A nossa cara. A nossa cara. A nossa cara. e nossa cara. A nossa cara. A nossa cara. o e a un clip, s mais on a un clip. Bien, on s un clip. Mais on a un clip. On a un clip. Bon, on a un clip. Moi, je suis un artiste congolais complet. Un artiste complet. Comme mon ami. Je l'ai vu je suis satisfait. Trop satisfait parce que ma vie, moi, je suis avec lui. Donc, lui, frappe les mots. Son musique, u n femme. Moi, donc je suis、oui, typique en j o u n a l m o c il u t s e t la s Il u t la m a Il a la m a s Il m a s e l f a e l e t la m a Il t l f f a e l a m u s Il u e i a u t e l e m a s t e i faut f a u la m a s s t a m a s s Il f a f a Il e l e s f a i s s a u t e l e m a s t e i faut f a u l e m a s s t a On fait comme ça. Allez, on met dans des sachets. On fait comme ça. Je mets ici. Combien 500. Ça, c'est 500. C'est minable. Attends, je mets t u dans des sachets. c e i <cười> フィルムのあいものを作るのは、フィルムのあいは、は、は、は、は、は、は、は、は、 1000 francs, 1000 francs comme ça. ça. J'attache, je donne a u、ah, c l i e n t i l me donnent 1000 francs. C'est comme ça qu'on vit ici chez nous. Ok. Ça vient de la Bouenza, Mouyonzi, Madingou, Kaï, Salah. Par t r a i n ou par、euh, route nationale. Oui. C'est un cadeau pour toi. 525, c'est 120 potes. Comment manger les cacahuètes c e s c est bien, goûté, c a h u è t e s c'est joli, c'est goûté et puis il y a beaucoup de vitamines de ici. v l l e u s v u s allez s v u e o u s v u s allez a l e o u s v u s allez allez v s v u s allez v a l l e o u s t u s allez s v o u e s v u s allez v e z s v u s allez a l e o u s Vous a l l e o u s allez v o a l l e a e v a e z v l e z a l u s a l e o u s v o u a l l e u s l e z v o a l e o u s a l l e v e z a l v a l e z vous v o u a u s e z u s e u s v a l l e l a l o u s v o u u s e Mais n ça, c'est、mmh. mmh. des... euh, voilà. ça, ça de soir. Oui, e s t sort de ce soir. t r t de soir. C'est s o t e soir. C'est sort d o i r c s t sort e r t sort d i r e s o t de i n e t u s a i s n o n o u i o u i r c e t s o e ce s t s o r ce s o i e t s o s i r c o r t d s i s t s o r i r Oui, o u t s o n t d s o i s t i r s t sort e c o n r c e s o i r s t s o r soir. c s t s ce soir. C'est s o r soir. c s t s o r c o i r c e t sort d i e s t s o m o i c'est b a n C'est bon. C'est bon. C'est bon. t bon. C'est bon. C'est bon. e s t bon. C'est bon. e s t bon. C'est bon. c t bon. C'est o n e s t bon. c e s o n c e s o n C'est b o e r t o n C'est bon. C'est b o C'est bon. C'est b o e s t bon. C'est bon. C'est b o e s t bon. C'est b o C'est b o e s t b s t bon. e s t bon. s t bon. c e t bon. c t bon. c t bon. c t bon. c t bon. c t bon. C'est bon. c t bon. c t bon. c t bon. C'est bon. c t bon. c t bon. c t bon. C'est b e s e s t bon. C'est Oui, i a tenté un coup. Tu veux q e t te f a s e s Tu veux tu te f a s s e Tu veux que tu te fasses Tu veux tu fasses t veux tu a s s u veux e tu te f s e Tu v e x que t fasses Tu v e u e tu te fasses Tu veux e tu te f a s s e t veux e t s v u x que tu te f a s e s Tu v e u que tu te fasses Tu v f a s Tu veux que tu te fasses Tu veux q e tu n e f a s e s Tu v e u e tu e fasses a s s e s Tu v e u e u te f a s e t e u x que tu te fasses Tu veux que tu te f a que tu a d e s o r a n g e s e n b q u a s o e s que t e a s Tu veux que u te a s Tu v e u tu m a s vous aussi, v a v e a i t r u s i le s e c e c r i l h u e t a v i l l e m a i n、bon. e c o s e t s le c o u de t r e Vous a e c e l t r o u a l l t r e v a v z le coup a u r s avez u e c o u e l a u r e s a le o u e u t e o u s a coup e l a s a v z c e l'autre Vous a e z c e l t r e u n a le o e u r s e z de l u o u s e z v le c u p e a s de t u s le c e u t r e s a de l a u t e Vous a e v a u u s v e v r e s le coup de l a u t r o u s l c e l u r e v o c e t r e v o s l l a u t e On a acheté, on commence à vendre. Moi, je, je, je fais la part comme ça, 100 francs. Qui va acheter à 100 francs Comme ça, c'est 100 francs. Comme ça aussi, c'est 100 francs. Comme ça, c'est 100 francs. Je n s l e ne me v o i a s e ne o i a s là. ne me v o i l e v i s e n i s pas l me v o i l Je v s l e ne s l i a s e me v o i l e me s là. m vois p a e i s p a l i a s e n m à me là. p a ne o i s à o i l e i a ne me o i n o Nous, on nous appelle les Biyalangoto, on、oui, vend à y a g a t a k u C'est ça le nom. t r e n o Quand tu vas filmer, tu vas faire une, une belle CD, produit le nom des Biyalangoto. Ils vont à y a g a t a k u au fond de Tchétché. C'est ça. Oui, どうぞ、どう